Je t'écoute parler Je te regarde vivre Moi qui te connais bien Je ne te reconnais plus Dieu Que tu as changé Depuis qu'il vient chez nous Ça fait bientôt dix ans Que nous vivons ensemble toi qui me disais tout tu te caches de moi Dieu que tu as changé depuis qu'il vient Que c'est comme de seul avec lui. Si sa jeunesse t'attire, pourquoi ne pas me le dire? Est-ce déjà trop tard aujourd'hui? Quand nous faisons l'amour, dis-moi à qui tu penses. Il y a sous nos caresses des points de suspension. Tu as changé depuis qu'il vient chez nous Brume équivoque, Aux yeux d'adolescence, Ont posé leur brouillon Sur notre intimité. Dieu, que l'on a changé Depuis qu'il vient chez nous. Depuis qu'il vient chez nous.